En rose, en bleu En rouge, en noir La vie La vie C'est un très long Très long couloir Rempli de portes Qu'il faut Qu'il faut savoir Ouvrir, fermer selon Selon le jour Les clés sont celles Celle de l'amour Et en ouvrant la porte, porte du temps L'amour s'y est couché, couché dedans Alors je cherchais celle du chemin Qui donne sur les jours, les jours sans fin Je kunt la porte bleue te blazen, een trapuren. Als je niets wil, De schaduw de deur toont, de geheime, de de de De ce très long, très long couloir Existe la porte, porte de l'espoir Chacun de nous peut l'a, peut la trouver Il suffit de bien, bien la chercher Les clés sont celles It all. Hey.